Exposition de photographies et documents d'archives. Entrée libre, renseignements 0320 81 59 50. L'événement Exposition Sculpture de sable 2009, baptisé le Touquet Royal, vous accueille chaque jour jusqu'au 30 août de 10 à 18h au Touquet Paris Plage. Découvrez-y la France et l'histoire secrète de ses rois. Une étonnante galerie de portraits au destin parfois drôle, souvent tourmenté, mais toujours exceptionnel. Info web sculpturede sable.com. Toutes ces infos et bien d'autres encore sont disponibles sur GalaxyFM.com <mix> Galaxy Galaxy avec Arno me with salt. Zie. Sí.